Quand les un ne viennent pas pourquoi des familles D'accès national, d'ailleurs, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Mais il a braqué tant de banques, il a tué, Moi, en tout cas, son actif, nous l'a pris. Nous parce que maintenant, a gens qui ne connaissent pas les gens Tout le temps, meurtres, nous avons même les policiers. Il y a sont en de me dire. Maintenant, ben bis police gis repere ko mu nek ci ben citadine moy ki your deuguer yu deuguer ta gaay ba gis ko mu gaay ko muy gaay def ay heur gis na par exemple, il y a un bingo nous dûler nous n'ont pas cochant minutes d'estimissiot, nous daw, nous ne, top pour les après m'ouvrir, bouger en y en non non mais est-ce que la nuit Allah akbar, non, de ah non non non, nous <auss> Tu vois la vie, qui ne te connaît, nous n'y pas Mais, concentration, le de non, legui yaw mom doy julle moy salatul khawf yaron tina allah ssa min ko gis bu julle mo ni nek ci kanam def nako diite sahaba ay radhiyallahu parti après diite benen parti xam nga ne mo sa dem noni team la dakar lo ngey flashi ngey julle xam nga ne mo sa xel dina leg moy ne dañ nane da ngeen di gendarme yoy wala policier yoy wala flic yoy da di ni ngeen di def ay part des gestes imam abu daoud as-sijistani indi ko ti babu buntu julik ki xamne day top at non bo da koy wajuri